Bismillah, alhamdulillah, Donc, on continue, on continue dans l'explication, euh, dans la lecture du tafsir, le cours numéro 7, la partie 7, dans euh, le tafsir de Surat Az zumar avec euh, le tafsir de l'imam Sa'di, et euh, avec des références également euh, au tafsir de l'imam Ibn Kathir, ajma'in Donc, euh, on est arrivé au verset 32 Donc, On va lire euh, un peu maintenant de ces versets-là et puis on va par la suite lire les explications qui suivent Inch'Allah billahi minash كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون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 ومن يضلل لله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز في انتقام ولئن فألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرئت ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بدرهنك شفاة ذره إن, إن أرادني الله بدرهنك شفاة ذره أو أرادني برحمة هلهن ممسكات رحمته Donc, on va maintenant lire le, le terciel de ces versets, et l'explication également, la traduction en français de ces versets aussi. Donc, euh, Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets enfin, 32 à 35, Faman et la suite de ces versets, donc, euh, verset 32, euh, ce qui signifie, quel père injuste donc que celui qui ment contre Allah et qui traite de mensonge la vérité quand elle lui vient, n'est-ce pas l'enfer qu'il y a comme refuge pour les mécréants Tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. نوك <تصفيق> للشيخ الإمام السعدي أنت يقول تعالى محذرًا مخبرًا أنه لا أظلم ولا أشد ظلمًا ممن كذب على الله إما بالنسبة له إلى ما لا يليق بجلاله أو بالدعاء النبوة أو الإخبار بأن الله تعالى قال كذا أو أخبر بكذا أو حكم بكذا وهو كاذب، فهذا داخل في قوله في قوله تعالى وأن تقول على الله ما لا تعلم، إن كان جاهلا وإلا فهو أشنع وأشنع. دوك يسيل لبع سعدي الشيخ سعدي الجي ك الله سبحانه وتعالى الماضيان الجي نبعت السماء. Et pour nous informer également qu'il n'y a pas de plus injuste et de plus sévère en injustice que celui qui ment contre Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ment contre Allah subhanahu wa ta'ala en lui attribuant ce qui ne lui convient pas, hein, ce qui ne convient pas à sa majesté, ou qui prétend la prophétie, qui prétend être un prophète le prophète Mohammed, Sallallahu Alaihi Wasallam. Donc il n'y a pas plus c injuste que celui-là. Ou celui qui donne une information à propos d'Allah en disant que Allah a dit telle chose, ou que Allah a informé de telle chose, ou que Allah a jugé de telle chose alors qu'il ment. Donc il, a, il attribue à Allah à quelque chose alors que c'est contraire à, à la vérité. Donc il n'y a pas de plus injuste que cette cette personne-là. Il n'y a pas de plus grande injustice. Il n'y a pas de plus injuste que celui-là. Et le chef, le chef, il dit que ça, ça rentre dans la parole d'Allah s.a.w. lorsqu'il dit وَأَنْتَ قُولُ عَلَى Ma La لَتَعْلَمُ C'est-à-dire que, il y a un autre verset dans, verse dans lequel Allah s.a.w. mentionne euh, les, la gravité des péchés en allant du, du moindre au plus, au plus grand et il mentionne le chef. Et après avoir mentionné le shirk, hein, on sait que le shirk c'est le plus grand de tous les péchés. Il mentionne après ça ou antakul ou ma la cest c'est-à-dire que vous dit, dit à propos de Allah, ce dont vous n'avez aucune connaissance. Et il le parle met même au dessus du shirk tellement c'est grave. Il le met même au dessus du shirk tellement c'est grave. grave pour nous faire comprendre à quel point c'est quelque chose de sérieux. Donc Euh, il dit ensuite donc avant ça il dit que si la personne qui parle à propos d'Allah et qui dit à propos d'Allah ce, ce, ce dont il n'a aucune connaissance si c'est un, un ignorant hein, donc ça c'est à propos de celui qui est ignorant mais celui qui ment celui qui dit quelque chose qui est contraire à la vérité et qui ment contre Allah intentionnellement, ça c'est encore plus grave, dire il dans le but d'égarer C'est pas assez pire encore que de dire des choses sans connaissance. Donc, ça c'est des exemples de ce que Allah Taala mentionne à ce sujet-là. Et puis, il mentionne ensuite, il dit, وَكَدَّبَ بِسْسَقِّ إِفْجَاءَهُ كذب بالست إذ جاء أي ما أظلم من من جاءه الحق المؤيد بالبينات فكذبه بتكذيب فبتكذيبه ظلم فبتكذيبه ظلم فتكذيبه ظلم عظيم منه لأنه رد الحق بعدما تغيّن له فإن كان جامعا بين الكذب على الله والتكذيب بالحق kana zulman ala donc il dit le, le chef que, donc c'est la suite qui verset, faire a qui est plus celui ou qui traite le mensonge la vérité lorsqu'elle lui vient ou qui traite de mensonge la vérité lorsqu'elle lui vient c'est à -dire, qui est injuste, c'est-à-dire qui est plus injuste que celui à qui vient la vérité, supportée par des preuves, hein, par des miracles et par des preuves, et qui la prête de mensonges. Il dit, son, son, son, son, le fait qu'il traite de mensonge la vérité et qu'il la nie, c'est une très grande injustice. Parce qu'il a, qu a rejeté la vérité après qu'elle lui fut clarifiée. Et donc, si cette personne-là a réuni ces deux choses-là ensemble, le mensonge contre Allah et le fait de traiter la vérité de mensonge après qu'elle nous soit parvenue, eh bien, cette personne-là a réuni de l'injustice sur de l'injustice. C'est de l'injustice par-dessus de l'injustice. C'est encore plus grave. « kafirin »« Alishtifa minhom wa achou happinna hi m kul nidwa l'imbakhala mun adim. Donc le Sheikh il mentionne ainsi, n'est-ce pas, il mentionne la, la, la fin du verset n'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants dans lequel il y aura pour eux une guérison? et dans lequel Allah va reprendre son droit de tout injuste et de tout mécréant, le shirk est certes la plus grande des injustices. Donc lorsque tu commets le shirk, tu commets une injustice, hein, et Allah va reprendre son droit par rapport à cette injustice-là, en mettant le mushrik et le kafir dans l'enfer pour l'éternité. Donc ça c'est euh, par rapport à qu ce qui a été dit Sípa, Şefal Sâdi. İndian script. Több, már a Dansfur tan-tafsirért is kétségtelen. Több, már a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, Et tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. ceux-là sont ceux qui ont attaqué. Euh, فقال والذي جاء بالصدق في قوله في ذلك الانبياء ومن ممن صدق فيما خبر الله وأحكامه وفيما فعله من خصال الصدقي. Après avoir mentionné le mensonge de celui qui meurt à propos d'Allah et celui qui traite de mensonge la vérité lorsqu'elle lui est venue et qu'il aime, après avoir mentionné son crime et après avoir mentionné son châtiment, châtiment qu'il va recevoir, il mentionne ensuite la personne qui est véridique et qui accepte la vérité. La personne qui est véridique et qui, qui dit la vérité et qui accepte la vérité. Et il mentionne ensuite sa récompense Donc Allah se dit :« Et celui qui vient Avec la vérité Celui qui vient Avec la vérité Dans ses paroles Et dans ses actions Donc on, on peut inclure dans cela Les prophètes Et tous ceux qui viennent Dans cette catégorie là et dans ce niveau là Parmi ceux qui ont Euh, ils étaient sincères et véritiques dans ce qu'ils ont dit à propos d'Allah, et à propos de ces règles, parmi les ulama, lorsqu'ils font des fatwas, et lorsqu'ils parlent de la religion d'Allah, ils n'ont pas menti, ils ont euh, donné des verdicts selon l'épreuve du Coran et de la Sunna, et ils se sont soumis aux ordres d'Allah, et ils ont dit la vérité à ce sujet-là, et eh bien cela, ils rentrent dans cette description-là, dans cette, description cette catégorie-là. Ils ont été vérités dans ce qu'ils ont mentionné à propos des informations qui viennent d'Allah et de ses règles, et dans ce qu'ils ont dans ce qu'ils ont appliqué aussi dans leurs actions, dans leurs pratiques, ils ont eu des caractéristiques d'être de, vérité, et de la véracité. al ولكن قد لا, يصدق قد لا يصدق به بسبب استقاره أو احتقاره لمن قاله وأتى فلا بد في المدح من الصدق والتصديق فصدقه يدل على عمله وعدله فصدقه يدل على علمه وعدله Donc, il dit ici, le chef La première partie De ce qui est mentionné Dans ce verset, le verset 33 Celui qui vient avec la vérité C'est-à-dire, il a cru hein? Il a cru en cette véracité-là Il a accepté cette vérité hein? Donc, Il a accepté la vérité lorsqu'elle lui est venue, hein, parce que le chef a dit que c'est possible que quelqu'un vienne, on lui amène la vérité, et que la personne, elle la elle, elle, elle refuse, elle, elle refuse d'y croire, soit parce qu'elle fait preuve d'arrogance et d'orgueil, ou parce qu'elle méprise la personne qui lui a mentionné cette vérité-là, Donc, le croyant, il est obligé d'accepter la vérité, peu importe de qui elle vient. Ça, c'est l'attitude du vrai croyant. Peu importe que ça vienne de quelqu'un qui est grand ou petit, vieux ou jeune, euh, y -a -il noir ou blanc, euh, arabe ou non arabe, converti ou né musulman, savant ou moins savant, ou étudiant, ou ainsi de suite... Si c'est quelque chose qui vient et que c'est la vérité et qu'on lui ramène cette vérité là, il l'accepte, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un petit ou un grand, peu importe qui lui amène, que ce soit un riche ou un pauvre, que ce soit un puissant ou un faible, hein, peu importe qui lui ramène, il accepte la vérité pour la vérité, et parce que c'est la vérité, pas par rapport à qui, hein, à la personne qui lui amène cette vérité là. Lorsqu'on lorsque lui dit, on, on lui ramène cette vérité, il l'accepte. Il faut Il accepte la vérité, peu importe d'où elle vient, peu importe de qui elle vient, et donc il faut hein, faire l'éloge, il faut glorifier la, la vérité elle-même et le fait de reconnaître cette vérité-là et de l'accepter. Donc celui qui a, qui a cru, celui qui a cru en la vérité, lorsqu'elle lui est parvenue, ça c'est un signe de sa science et de sa justice, parce qu'il croit en qu'est-ce qui lui est rapporté. Donc, le, le, le fait qu'il soit véridique, ça prouve sa, son, sa science et sa, sa justice, parce qu'il est véridique, et le fait qu'il accepte la vérité, ça prouve sa, sa, sa modestie et son humilité le fait qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. Ça, c'est des caractéristiques glorifiées et louables hein? dans l'islam. Donc ceux-là, c'est-à-dire ceux qui ont réuni ces deux, ces deux choses, Ils ont été vérités. Ils sont vérités quand eux-mêmes, et ils acceptent la vérité. ceux-là sont les, les sont les pieux. Ils ont, parce que le parce que toutes les caractéristiques de la piété re, retournent à la vérité, à être vérité, c'est-à-dire dire la vérité et à y croire, à croire en la vérité. Tu dois avoir ces deux caractéristiques-là pour avoir ta et toutes les caractéristiques de la piété, ta ça ramène à ceci, d'être véridique et de reconnaître et d'accepter la vérité lorsqu'elle te parvient. Celui qui ment et qui ne dit pas la vérité et qui n'accepte pas la vérité, hein, qui la de mensonge, eh bien cette personne-là, elle ne fait pas partie des moutons. C'est ça le sens du verset parce que on comprend le verset dans son sens direct et on comprend également le sens contraire de ce qui est mentionné dans le verset, dans le sens que le verset implique la négation du contraire c'est à dire que celui qui véritable et qui accepte la vérité, ceux-là sont ceux qui ont la piété, ce sont les moutapui. Donc, le contraire, il est vrai aussi. Que celui qui ne dit pas la vérité, celui qui meurt, et celui qui ne l'accepte pas la vérité, ils ne sont pas des taqwa. Ils n'ont pas de taqwa. Ils n'ont pas de piété. Mais, Ensuite, il dit, le chef dans le verset 34, « L'humma yasha'una inda rabbihim, d'alika jaza'ul muhsimin. » et ils auront ce qu'ils désirent auprès de leur seigneur. Hein? ils auront tout ce qu'ils désirent auprès de leur seigneur. Voilà la récompense des pieux gens. Le cheikh dit "Oulaiika euh non, même ça. Lahum ma yasha'u 'inda rabbihim min as-sawabi, ra'at wa la udhun samiat wa la qatr 'ala qalbi bashar." فكل ما személyes به a személyes érdekek, a személyes érdekek, a személyes érdekek, a személyes érdekek, a személyes érdekek, a személyes a de, ça c'est-à-dire de la récompense parmi les choses que aucun oeil n'a jamais vu aucune oreille n'a jamais entendu et aucun cœur n'a jamais pu imaginer parmi les cœurs des hommes c'est-à-dire, ça c'est pour décrire ce qui attend les croyants qui sont les hein, ceux qui acceptent la vérité et qui, hein, qui euh, disent la vérité Cela ils auront tout ce qu'ils désirent auprès de leur Seigneur comme récompense tout ce que tes yeux n'ont jamais vu, des choses que tes yeux n'ont jamais vues, tu ne peux même pas imaginer ça même avec ton cœur, et des choses que tu n'as jamais entendues avec tes oreilles subhanallah, tu leur racontes comme récompense dans le paradis si tu fais partie de ceux que Allah a décrit dans ce verset donc tout ce que Tout ce qui se rattache à leur, à leur volonté ou à leur, ou à leur vouloir, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils désirent, parmi toutes les différentes formes de, de plaisir et de euh, de c'est-à-dire les choses que les âmes désirent, souhaitent, hein, parmi les choses que les hommes aiment dans la douleur des plaisirs, des jouissances et de tout ce qui est euh, qui, donne, qui offre du plaisir et qui est plaisant et qui est euh, bon et que les, les choses que les hommes aiment, ils vont l'obtenir. Ils vont l'obtenir et c'est quelque chose qui est préparé pour dans le paradis. Hein? <WWE> Donc, « La humma inda rabbihim, thalika alladhina ya'buduna allaha ka'annahum yarawnahu fa'in lam yakunu yarawnahu fa'innahu yarahum le verset a des al c'est ainsi allah Comme si il le voyait, hein? comme s'il le voyait. Et si il n'arrive pas à adorer Allah comme s'il le voyait, eh bien, il l'adore en sachant que Allah les regarde et les voit. Hein? Et c'est-à-dire ceux qui ont atteint al ihsan cest c'est-à-dire le degré d'excellence dans l'adoration. Ils adorent Allah subhanahu en étant toujours conscients du regard d'Allah sur eux et en la comme s'ils le voyait Et ce sont ceux qui sont bienfaisants envers les serviteurs d'Allah et qui font du bien aux autres. Le verset 35, ensuite, « anhum »« Aswa C'est-à-dire, on avait dit qu'on allait voir qu'est-ce que disait l'Imam Bukhari ensuite à propos de ceux qui disent la vérité et ceux qui disent la vérité, ils disent selon les différents tafsir, ils mentionnent que sont les prophètes et les anges et ainsi de suite. يجيئون يوم القيامة فيقولون هذا ما أعطيتمون فعملنا فيه بما أمرتمون أمرتمون وهذا القول المجاهد يشمل كل المؤمنين فإن المؤمن يقول الحق يعمل به والرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بدخول في هذه الآية على هذا التفسير فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وَأَنَا وَآمَنَ بِمَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالْكُتُبِهِ وَالْرُسُلِ لِمَنْ مُجَاهِدٌ لِمَنْ مُجَاهِدٌ donc, eh, Moudiha, il, il explique, donc que celui qui vient avec la vérité et qui la reconnaît, ce sont les gens du Coran qui ont cru en le Coran. Ils viennent aujourd'hui de la résurrection et ils disent voici ce que vous nous avez donné et nous avons, nous avons agi selon ce que vous nous avez ordonné. » Et cette parole de mon Dieu a été tous les croyants parce que les croyants disent la vérité et ils agissent selon la vérité. Et le messager est le premier à rentrer dans cette, dans cette, dans cette explication du verset puisqu'il est venu avec la vérité et il a cru en les messagers. Il a cru en ce qui a été révélé sur lui de la part de son Seigneur et Euh, yani, de même que les croyants, ils ont tous cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Alors, et et Abd Rahman ibn ibn Zayd, ibn Aslam Il a dit: «Celui qui est venu avec la vérité, c'est-à-dire le Messager d'Allah, et celui, et celui qui a cru en celui, en cette vérité, c'est-à-dire les musulmans. En, ensuite, il dit :« O là, qui sont les tachoun ?» Qu'a dit Ibn Donc, ceux-là sont les tachoun. Ibn Abbas dit :« c'est Ceux qui se sont préservés du shirk. « L'homme, il y chante quand Ceux-là sont ceux qui sont les tappo, les pieux. Tappo, on a déjà dit de mettre entre toi et Allah une protection. Ici, ils se sont protégés du shirk. Comment ils se sont protégés du shirk En adorant la seule, en se de l'adoration d'autres que Allah. Et en faisant ce qu'Allah ordonne et en se de ce qu'Allah Allah interdit. L'homme qui cherche Allah dans son cœur, il est dans le paradis. Dans le paradis, ils auront tout ce qu'ils désirent de la part de notre Seigneur. C'est-à-dire que ce qu'ils demandent, ils vont l'avoir. Dans le paradis, tu veux quelque chose, tu demandes, on te le donne tout de suite. Hein Une fraction de seconde. Dans les voilà la récompense des biens Bon, Le verset maintenant, on va expliquer. Euh, يعني, afin Allah leur efface, le verset 35 qui signifie afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les récompenses selon ce qu'ils auront fait de meilleur. Donc l'imam chez Sa'di il aswa alliamin wayziyahum, عمل الإنسان له ثلاث حالات إما أسوأ أو أحسن أو لا أسوأ ولا أحسن والقسم الأخير قسم المباحات ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب والأسوأ المعصب والأحسن الطاعات كلها الطاعات كلها فبهذا التفصيل يتبين معنى الآيات أن قوله يكفِّر الله عن أسوأ الذي عمل أي دونه السفاح بسبب إحسانهم وتقواهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أي بحسناتهم كلها إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تقوى حسنة حسنة Whyoutki minna dulhu adjan azimah Bref, le shaiful explique donc la, la signification de, de ce verset et il dit LiúkafRockerAllahu Anhum il explique que les actions des hommes sont de trois catégories ou de trois étapes ce qui est le plus mauvais ce qui est le meilleur et ce qui est ni mauvais ni, ni, ni meilleur Et il dit que la, la dernière catégorie, ce qui nous ni, ni meilleur, c'est la catégorie des qu'est-ce qui, qui fait partie de des nubahats, -à les choses qui ne sont pas ré, ré, rattachées à, à une, à une, punition, ou à une ou, euh, les ou choses qui ne sont pas euh, rattachées à une punition ou à une récompense. Hein, les choses qui sont mauvaises, comme respirer, y euh, a euh, euh, voir, manger, dormir, des choses qui sont nous vaches, des choses qui sont pas interdites ni, ni euh, ordonnées, des choses qui sont pas reliées avec une récompense ou une punition. Donc ça c'est l'exemple, le chef nous dit, et le, euh, le al aswa le plus mauvais, c'est les péchés, tous les péchés et le meilleur de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire les actes d'obéissance, tout en tous les actes d'obéissance. Et donc, avec cette explication-là, maintenant, on comprend la signification du verset, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa va expier et effacer leurs pires actions et leur donner la récompense pour le meilleur de ce qu'ils ont fait. Donc, les, les pires actions, c'est-à-dire les péchés qu'ils ont faits, tous les petits péchés, les péchés qu'ils ont faits, à cause des bonnes œuvres qu'ils qu ont faites, et leur piété, ça, ça efface les péchés, les petits péchés qu'ils ont faits, et, et, et il va les récompenser pour les meilleurs de leurs actions, c'est-à-dire pour toutes leurs bonnes œuvres. On mentionne le verset dans lequel Allah frère, dit, Allah ne fait même pas une, une, un poids un d'attente poids d'injustice. Allah ne fait même pas un poids d'attente d'injustice. Et s'ils si ont fait une bonne œuvre, Allah subhanahu wa va la multiplier hein, et il va leur donner de sa part une grande récompense. Donc, celui qui fait une, une, une bonne œuvre, Allah la multiplie et il, euh, il multiplie sa récompense. Maintenant, les versets 36 et 37.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 Ekképünk Allah eljárna, hogy legyél. Don, illik szépek a Sheikh al-Sa'di, té a Allahu al-Abda, a نعم، بعبده الذي قام بعبوديته وامتثل أمره واجتنب نهيه خصوصا, خصوصا أكمل الخلق عبودية لربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى سيفيه في أمر دينه ودينه ويدفع عنه من, ناوه من ناوأه بسيء وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِنَ الْأَصْنَامُ وَالْأَنْدَادِ أن تنالك بسكر وهذه من غيهم وطلالهم وَمَنْ يُقْنِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَمَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مضل لأنه تعالى الذي بيده الهداية في يده الهداية والإذلال وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن أريص الله بعزيز له العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء وبعزته يكفي عبده ويدفع عنه مكره ويدفع عنه مكره بالانتقام لمن عصاه فاحفر Maudibat, léqmatéhez. Donc, le sheikh m'explique ce verset, il dit n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant pour son serviteur? Hein? Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien? C'est-à-dire, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala parmi les exemples de sa générosité, de sa noblesse, fait qu'il se préoccupe et qu'il préserve son serviteur qui a établi son adoration et sa aboudille, est devenu un serviteur et qui est soumis et qui est slave à Allah taala et qui a mis en, en application ses ordres et qui s'est écarté de ses interdictions, et en particulier la plus parfaite de toutes les créatures et la plus parfaite de celle qui a établi l'adoration d'Allah taala c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est certain que Allah wa taala lui suffit dans les questions de sa religion et dans les questions de sa dignité, n'est-ce pas qu'il va repousser de lui, de lui tout ce qui peut le toucher ou l'atteindre comme mal. Donc c'est ça. Parce que euh, qu'est-ce que le, le, le, le chef explique par rapport à ce verset là, c'est que là, parle de son serviteur et euh, il, il, il, en arabe le serviteur on dit l'esclave. Allah s.w.t. ne suffit-il pas à son esclave Et Il faut savoir que le terme d'esclave, c'est un terme, euh, y a des termes des plus, euh, des, des plus valorisants à donner à quelqu'un par rapport à la euh, religion. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a accompli le but de son, de, de son, de sa, de, pour lequel Allah l'a créé cest il a établi l'adoration dans l'enceinte d'Allah. Il a été un vrai esclave, un vrai serviteur de son Créateur. Il a mis en application ses ordres et s'est écarté de ses interdictions. Et c'est pour ça qu'on dit que le plus le, le plus parfait de tous les serviteurs d'Allah et des esclaves d'Allah, c'est le prophète Muhammad صلى Donc le verset s'adresse en premier ou mentionne en premier, ou inclut en premier le prophète Mouhammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le plus parfait des serviteurs d'Allah, le plus complet d'un des serviteurs d'Allah, et bien entendu, il tompera également par la suite, tout autre euh, serviteur, parmi les serviteurs d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah wa ta'ala, lui suffit, hein, lui suffit, et, et ensuite il dit, Vous dire que les Moucherikon, -le les gens qui adorent les idoles, qui adorent d'autres qu Allah, ils essaient de te faire peur avec ceux qui sont en dehors de lui, c'est-à-dire avec ceux qui sont en dehors d'Allah. Ils essaient de te faire avoir peur des idoles. Ils essaient de te faire avoir peur des statues. Ils essaient de te faire avoir peur de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah et te faire craindre ces choses-là. Et ça, c'est-à-dire qu'ils essaient de faire croire hein, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que s'il si, euh, ne les adore pas ou qu'il ne les accepte pas, que ces idoles-là, et que ces choses-là qu'il adore en dehors d'Allah vont le frapper d'un mal. et vont le, lui faire être touché par un mal. Et ça, ça fait partie de leur égarement et de leur euh, déviation. Et euh, il dit. Wa man celui que Allah a euh, égaré il n'a pas de guide quiconque Allah euh, égare non c'est celui que Allah égare n'a quand de guide. guide personne ne peut l'égarer. Alaysallahu bi azizun celui que Allah est capable Celui te ceci que Allah guide, personne ne peut te pourquoi le chérif explique parce que c'est lui qui détient en sa main la, le, le pouvoir de guider et d'égarer Et c'est lui c'est lui que ce qu'il veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas Hein? Tout est soumis à sa volonté N'est-ce pas qu'Allah est le tout-puissant Allah nest pas puissant Et il dit cest à celui qui détient la puissance Complète et parfaite Et qui, a, euh, qui est au-dessus de toute chose Par sa force Et qui contraint toute chose par sa force Et par sa puissance et qui suffit à son serviteur, et qui repousse de lui tout mal, et toutes les ruses que les koufars peuvent essayer de faire contre lui, contre les contre le prophète, et contre les serviteurs, « zultiqan », c'est-à-dire détenteur du pouvoir de châtier okay. détenteur du pouvoir de venger les croyants, Et c'est-à-dire qu'il se vengent de ceux qui lui désobéissent. Hein? Donc, prenez garde à, aux choses qui, est, qui amènent son châtiment. Hein? Et qui te font vériter son châtiment. Le verset 38. Le verset 38. Et si tu leur demandes... Voilà, ils se qu'ils ne pas le samawâti et l'arbre et qu'ils ne font قل ما من دون الله الله هل هل ممسكات الله ce verset c'est une preuve puissante contre les mushrikin est une preuve du tawhid si tu leur demandais si tu demandais au prophète Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils dirent, ils dirent, ils diraient, assurément, c'est Allah. Hein Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? parmi les différentes choses que les moucherikoules adorent. Si Allah il voulait du mal, vous voyez, il demande au prophète, c'est de dire ça hein, aux moucherikoules. Regardez ce que vous adorez en dehors d'Allah. Peu importe qu ce que ça peut être. Les idoles, les statues, les arbres, les étoiles, le soleil, la lune, les prophètes, les anges, les saints, les hommes pieux, hein, les morts, les tombes, et ainsi de suite. Vous voyez ce que vous adorez Ces choses-là que vous adorez en dehors d'Allah, si Allah me veut, veut un mal, est-ce que ces choses-là pourraient dissiper son mal est Si Allah décide de me faire un mal, est-ce que ces choses-là que vous adorez en dehors d'Allah sont capables d'arrêter ce mal que Allah veut me faire, ou, s'il voulait, si Allah me veut une miséricorde, est-ce que ces choses-là que vous adorez, en dehors d'Allah, peuvent retenir la miséricorde d'Allah et, et l'empêcher de venir sur moi Certes, non. Et ils le savent. Donc, dit au Muhammad à ces gens-là, Allah me suffit. C'est en lui que place leur foi, leur confiance, ceux qui cherchent un appui. Et le il explique ça. Il dit dit hey, La Donc, si tu demandes à ces gens-là, parmi les égarés, qui essaient de te faire peur avec ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, avec leurs idoles, ils essaient de te faire peur. Hein? Alors que tu as établi sur eux une preuve d'eux-mêmes, en leur disant, qui a créé les cieux et la terre? Et ils n'ont pas été capables d'affirmer quoi que ce soit de leur création à leurs idoles. Ils n'ont pas été capables d'affirmer de leur création, quoi que ce soit, à leurs idoles. Parce qu'ils savent que leurs idoles n'ont rien créé des cieux et de la terre. « L'ayatou lullallah » Et si tu leur qui a créé les cieux la terre, ils diraient « C'est Allah celui qui les a créés, c'est lui seul qui les a créés. » C'est ça ce qu'ils disent comme réponse. Malgré qu'ils adorent d'autres avec Allah. Hein? Et ça c'est la preuve, hein. Comme on le elfelejteni a taoizmus konfliktusait, sur a robbóbia, a taoizmus a ölnöhi, a taoizmus az ismák és de az hogy Allah készítette őket. Szükséges a taoizmus a szolgálat, a taoizmus a szolgálat, a taoizmus a szolgálat, a taoizmus a szolgálat, a taoizmus a ils adoraient d'autres Allah avec lui ils affirmaient que Allah existe ils affirmaient que Allah c'est lui qui a tout créé et malgré tout, faisait de en adorant d'autres Allah. donc ici on voit la preuve de ça ce verset لا تدعون من دون الله ان الله بضر هي كان اي كان هل بن كاشفات ذنبه بازالته بالكليه أو بتخفيضه من حال إلى حال دونك على الى خناص النبي تزير ديلر et en confirmant l'incapacité de leurs idoles et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, après avoir clarifié pour eux la toute-puissance d'Allah, voyez-vous, avez-vous vu, c'est-à-dire informez-moi par rapport à ce que vous adorez en dehors d'Allah, si Allah me veut un tort quelconque, peu importe quel tort. Est-ce que ces idoles que vous adorez, ces choses que vous adorez en dehors d'Allah, parmi les différentes divinités, est-ce qu'elles peuvent être capables d'enlever, de, ou de, de retirer ce mal, ou de dissiper, soit au complet, ou de le diminuer un peu, d'un état à un autre Ou birahmatin, ilayya, biham manfa'a, أو دنياي هل فن من سكات رحمتي وما معنى وما ما ما وما مانعتها وما ما نعتها علمي سيقولون لا يكشفون لا يكشفون التوح ولا يمسكون الرحمة، donc le chef il dit, eh bien si Allah me veut une miséricorde, me faire parvenir un bienfait dans ma religion ou dans ma douleur, est-ce qu'elles peuvent venir et empêcher que cette miséricorde-là me touche hein Et elles peuvent l'empêcher de me venir, hein, de, de, de venir sur moi Ils diront, non, ces idoles ne peuvent pas euh, me délivrer d'un mal ou dissiper un mal. أن كفنوا في غنيم أمريكا لشيخهم كلهم بعدما تبين الدليل القاطع بعد بعدما تبين الدليل القاطع على أنه وحده المعبود وأنه الخالق للمخلوقات النافع النافع الضار وحده أن غيره عجب من كل وجه عن الخلق والنفع والضر مستجلبا كفايته ومستدفعا مكرهم وكيدهم قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أي عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم فالذي بيده وحده الكفاية هو حسبي ويكفيني كل ما أهم لي WAMALA ahem WAMALA ahtamdihi Donc, le Shahid, il dit, Tu leur dis ensuite Après avoir clarifié le verset tranchant et clair Convaincant Qu'il est le seul qui mérite d'être adoré Et qu'il est le seul à avoir créé toutes les créatures Et qu'il est le seul profite ou tu peux nuire, et que d'autres autre que lui est incapable hein, de faire quoi que ce soit de la création, ou de créer quoi que ce soit, ou de me profiter en quoi que ce soit, de me nuire en quoi que ce soit. Hein? Et donc, et ensuite tu rappelles que Allah est le seul qui suffit, et tu repousses C'est le seul qui est capable de te ramener du bien et de repousser les ruses de ces mouchikines ou de ces idoles ou peu importe. Paul Allah » dit, Allah me suffit. C'est-à-dire <because��leşri> que c'est en lui que place leur confiance ceux qui cherchent un appui. C'est-à-dire que les gens qui cherchent un appui il retourne vers lui. Et c'est vers lui que toute la création doit retourner pour avoir le bien qu'il cherche et pour rembourser le mal qu'il craigne. Et c'est lui qui a, lui seul, en sa main, le pouvoir de nous suffire, Et c'est lui seul qui nous suffit. Et c'est lui qui va me suffire par rapport à tout ce qui meurt par rapport à tout ce qui m'inquiète, tout ce qui hein, me préoccupe, et même ce qui ne me préoccupe pas. Hein? Et il dit ensuite l'explication euh, des autres versets. Bon. les versets qui suivent on les a pas lu encore. ou on les a lu, oui, on les a, on les a déjà Le verset. On va aller les, les verset ensuite. قل يا قوم على عامل فسوف تعلمون عليه عذاب Donc ça c'est les deux derniers versets, qu on va lire aujourd'hui euh, dans ce cours -là. et le reste on continuera demain. Charla, demain on va, on va faire des cours aussi aujourd'hui donc le verset 39 et 40 hein, euh, le chef il explique il dit ce qui signifie il explique la signification de ces deux versets là en français c'est la, la traduction c'est euh, dit oh mon peuple agissez selon votre méthode moi jagirai selon la mienne bientôt vous saurez sur qui s'abattra un châtiment qui l'abilira et sur qui se justifiera un châtiment dura durable. Non, donc on va lire tout de suite l'explication du verset. Euh, non, donc le verset 39 et 40, le chef de Sahadi dit ⁇ قل لهم أيها الرسول يا أيها الرسول يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم من عبادة من لا يستحق من العبادة شيئا ولا له من الأمر شيء إني عامل على ما دعوتكم إليه من إخلاص الدين لله تعالى وحده فسوف تعلمون بمن العاقبة ومن يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا ويحل عليه في الأخرى عذاب مقيم لا يحول عنه ولا يظن وهذا تهديد عظيم لهم وهم يعلمون أنهم المستحقون للعذاب المقيم ولكن الظلم والعلاد حال بينهم وبين الإيمان الشيخي يتعلمون Dis, « Dis-leur au toi, le messager, c'est-à-dire le prophète Mohammed, dis-leur, ô oh mon peuple, agissez selon hein? votre méthode. » C'est-à-dire, euh, l'explication, j'ai c'est-à-dire, agissez dans la façon dont vous êtes, dans votre état que vous avez agréé pour vous-même maintenant. C'est-à-dire de penser ou d'adorer celui qui ne mérite pas d'être adoré. Et qui, ne méritent, et qui ne méritent rien de l'adoration. Continuez dans cet état que vous êtes d'adorer ceux qui ne méritent pas du tout d'être adoré et qui n'a rien du commandement ou de la décision de quoi que ce soit dans l'univers. Et moi aussi, j'agis. Vous moi aussi, j'agirai selon hein, ce que je vous ai appelé à suivre c'est-à-dire de purifier votre religion et d'adorer Allah seul, façon fatale c'est-à-dire parce que vous allez certes savoir, hein? vous saurez bientôt à qui, va être la, la, à qui va appartenir la bonne conclusion et à qui, hein? sur qui va s'abattre un châtiment qui va l'aviner, qui va l'humilier et sur qui se justifiera un châtiment, la, euh, euh, sur, sur qui va tomber un châtiment qui va l'avenir dans cette vie d'ici-bas, et sur qui se justifiera dans l'au-delà un châtiment durable, hein, qui va être perpétuel, et que rien ne pourra, il euh, y a un égout, et que rien ne pourra, faire en sorte que vous en, que vous en soyez épargné ou que ou qu'il s'arrête pour le faire arrêter et ça c'est une menace une grande menace pour eux hein? et ils savent qu'ils ils savent que ils sont ceux qui méritent ce châtiment durable ce châtiment ce châtiment perpétuel mais à cause de leur injustice et à cause de leur rejet de la vérité eh bien on voit que ça, ça les a empêchés d'accepter la foi. Et c'est quelque chose qui s'est interposé entre eux et la foi. Donc ça, c'est la situation et le cas des gens qui ont rejeté le tawhid et qui ont euh, yani accepté le shirk qui ont euh, été satisfaits du shirk hein, et du kouf. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et euh, ici, bon, bientôt, c'est dans quelques minutes, le mahram. Donc, on va s'arrêter pour, euh, pour, pour maintenant, pour, euh, là où on a lu par rapport au tafsir ici. Puis, on continuera demain, incha'Allah, on va essayer de faire, euh, de conclure le, le tafsir, soit demain ou après-demain. Donc, on va faire peut-être deux, deux ou trois cours demain puis après-demain aussi. Parce que, que euh, j'avais dit qu'on allait faire chaque jour, mais étant donné que j'ai eu plein de, de choses qui m'ont euh, préoccupé, j'ai dû euh, donc parfois euh, m'abstenir de le faire par rapport à des choses que j'avais, des obligations et autres. Donc, étant donné que là, ces jours-ci, je suis euh, un peu libre, donc j'en profite pour essayer de conclure ce tafsir, inshallah de, de cette sourate qui est une sourate merveilleuse comme euh, vous avez pu le voir dans qu ce qu'on a lu jusqu'à maintenant et qui est remplie de, de, de versets qui clarifie euh, la foi en Allah et l'unicité d'Allah et la foi en l'oreille et tous les éléments qui ont rapport avec euh, la foi. Yani. Donc c'est une sourate qui est très importante et tout ce qui est dans le Coran c'est important de toute façon donc on va s'arrêter ici que Allah accepte de nous ça cette, cette, cette euh, modeste euh, effort qu'on fait d'essayer de comprendre sa parole avec les références des paroles des ulama et la parole euh, qui a été transmise dans les livres de tafsir par les ulama euh, les paroles d'Allah Et les paroles de son messager. Donc on espère qu'on espère la soirée, et on nous récompense pour ça et écrire cette récompense dans la balance de nos bonnes œuvres hein, au jour de la résurrection. Et et qu'il nous fasse entrer dans son paradis et qu'il nous préserve de son châtiment et de l'enfer et qu'il nous préserve d'être parmi ceux qui auront un châtiment avélissant au jour de la résurrection, et qu'il nous place parmi ses serviteurs qui seront honorés et euh, heureux au jour de la résurrection, parmi les prophètes et les messagers et les hommes pieux et les savants de la Ummah et les, euh, les, les salihis et les Rulama et ainsi de suite. Donc, qu'Allah nous préserve et qu'Allah les préserve aussi et qu'Allah nous préserve tous. Et on se retrouve demain pour la suite. Et profitez encore une fois, profitons ou essayons de profiter des derniers jours qui nous restent de ce mois de Ramadan. Que Allah nous permette de vivre jusqu'à la fin de ce mois et qu'il accepte de nous les efforts et qu'il nous pardonne pour nos négligence et nos manquements et notre indifférence ou notre insouciance euh, et yani, qu'il euh, nous fasse vivre encore plusieurs autres ramadins dans l'avenir remplis de bonnes œuvres et de bonnes actions wa barakallahu fikum wa sallallahu wa salam ala nabina muhammad wa ala alijou wa sahbihi ajma'ani assalamu alaikum